Hier, on avait vu ce qui rendait obligatoire les grandes ablutions. On avait cité donc l'état de souillure majeure qui fait suite soit à l'éjaculation, soit au rapport sexuel même sans éjaculation, la manifestation du sang des monstrues ou des lochis, la mort exceptée celle du martyr,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 Thumma يفيض الماء على سائر Puis, il faisait abondamment couler l'eau sur le restant de son corps. Sa'ir, le terme sa'ir qui est utilisé ici et qui signifie le reste. Et il est une utilisation qui est faite de ce terme sa'ir, qui est remise à question par bon nombre de linguistes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 Les urugii du Hadith. Parmi eux, Ibn Rajab et Ibn Hajar dans leurs commentaires respectifs de Sahih al-Bukhari. Qui, tous d'eux, s'appelle Fath al-Bari. Fath al-Bari d'Ibn Rajab n'est pas complet. Quant à celui d'Ibn Hajar,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 et expulser l'eau par le nez. Donc, El Madmada et al Isinchaq qu'on a vu précédemment dans la description des petites ablutions. El Madmada, donc le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de gargariser, de faire passer l'eau dans l'ensemble de la bouche, se rincer la bouche avec l'eau, et également donc El qui inclut forcément le fait d'avoir au préalable inspiré l'eau. Donc, inspirer l'eau et ensuite l'avoir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 prochainement avec le chapitre relatif au At-Tayammum At-Tayammum c'est les ablutions pulvérales comme on dit et on expliquera ça en temps voulu InshaAllah. et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui Wallahu a'lam wa sallallahu ala wa ala wa rabbil alamin Nu uitați să